Comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas tardé à revenir car on a beaucoup de chansons à écouter avec Jacqueline François ce soir. Elle continuera avec nous dans le train en nous charmant avec s e s jolies chansons car maintenant c'est avec une aussi très connue qu'elle qu enchaînera. Et la chanson s'intitule Mademoiselle de Paris.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 e s t recommence la semaine et recommence la chanson. Elle chante un air de son faubourg, elle rêve des serments d'amour, elle pleure et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris.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 Vers les Champs-Élysées, donne un peu de s a n g déjeuner. Elle nous chantera maintenant son cœur et ton violon. Oui, elle a changé le ton sur lequel ton archer joue et qui vibre tout le long, appuyé contre ta joue. Tant à l'air édifié comme un refrain de folie. Tantôt le saut fatigue prenne en pénacolie. Mon cœur est un violon, nous dit-elle. Elle a comparé son cœur à un violon. C'est le titre de la chanson qu'elle va nous chanter. Mon cœur est un violon.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 Comme folie refrain de un Tantôt le son fatigué traîne avec mélancolie. Dans la nuit qui s'achève, mon cœur est plein de toi. tes ミューキー・ s ン・レヴェル、キー・ビブ・スウテドワー、スウテドワー、カレスウェル、ランモンディス u フォッ、キー・ヴァー、ジュカ・リブレスエム。 À la fin d est un violon sur lequel ton archer joue et qui vibre tout du long Contre ta joue Tantôt l'air est vifégué Comme un refrain de folie Tantôt le son fatigué Traîne avec mélancolie Et vibrante l'unisson Mon cœur est un violon. Où Sont les fleurs du temps passé? Qui peut dire où vont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Qui peut dire où vont les filles du temps qui p a s s e Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Mais où vont les garçons du temps qui p a s s e Mais où sont les garçons du temps passé? Lorsque leur tambour roula, Se sont faits de petits soldats. q u e n saurons-nous un jour q u e n saurons-nous jamais C'est le titre de la chanson que nos u interprètes jacqueline ce soir Où vont les fleurs du temps passé Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui p a s s e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 どうする人たちの幸 r o n s n o u s ジューンズーン Un jour quand saurons-nous un jour mais où vont tous les soldats du temps qui passe mais où sont tous les soldats du temps passé sont tombés レコーバー、え、こっちへ、そう、よ、こっちへ、ま、かん、さ、 Il est fait de temps de croire le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire? どこで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 Que reste-t-il de nos amours? Ah, Daniel Kayate, déjà que Jacqueline continua v e c con nous dans son interprétation. Que reste-t-il de nos amours?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 どうして すぐに、本音、ファネ、cheveux au vent b é, é, ve、b a i s e r v o l é rêves mouvants、 私たちの家族の家族の家族の家族のの家の家の家族の家 mon passé. N'aime pas Paris. Qui a eu à dire un jour, quelque part dans un livre ou une revue, cette phrase qui est restée, ici, qui est restée immortelle? Voir Paris et mourir. Moi j'ai dit voir Mochis et mourir. C'est pour ça que je suis venu vivre à Mochis. J'adore Mochis, mes amis. Aimez-vous voir Paris? La Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Pigale les grandes avenues avec leurs restaurants tout le long des trottoirs. Le Moulin Rouge, v o i e n t les filles danser c a n t o n avec leurs jupes de fond f o n Je vous fais rêver,、hein? il faudra aller voir Paris un jour. C'est pour ça que je dis Paris, je t'aime. C'est le titre de la chanson que nous interprète ce soir Jacqueline François. Paris, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse. Tu m'oublieras bien vite, et pourtant, mon cœur est tout chaviré en te quittant. Il faut te dire. パリ、ton Pour toujours, Paris, je t'aime, je t'aime d'amour. Si vous m'aimiez autant que je vous aime, écoutez, ça, écoutez bien ça. Si vous m'aimiez autant que je vous aime, nos deux cœurs à l'instant battraient d e m ê m e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 Si vous m'aimiez autant que je vous aime. Que Je vous aime, nos deux cœurs à l'instant battraient de même, et nous aurions pour bien longtemps le bonheur même, si vous m'aimiez autant. Que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 ごくまたんどれ e Et je n'aurais pour bien longtemps plus une peine si vous m'aimiez autant que je vous aime. Écoutez de mon cœur cette prière pour que j'aie du bonheur.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 Donner Que l'amour et le printemps vont de pair. Nous continuerons avec notre c h è r e invité e de ce soir à bord du train de la musique, Madame Jacqueline François. Cette femme pour moi est, est pure amour, pour amour, ne trouvez-vous pas Elle est charmante, avec sa voix si douce et si enchanteresse, je passerai toute la nuit à l'écouter. Mais il nous faut nous réveiller de notre sommeil et continuer avec elle. Ah, ben oui, toute bonne chose a une fin. Oui, le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés au terme de notre randonnée du dimanche avec le train de la musique. Jacqueline François nous a accompagnés. Elle a été notre invitée de ce soir. Et comme toujours, à la fin de notre émission, nous vous disons merci pour votre attention. Pour le plaisir de nous recevoir dans votre salon ou votre chambre ou peut-être même dans votre voiture. Radio UDO e est toujours avec vous dans l'esprit de vous présenter un programme qui vous est agréable. Ce soir, ça a été Jacqueline François, notre invitée. Elle nous a fait un gros cadeau d'avoir voulu participer avec nous. Au lieu de lui dire merci, elle au contraire allait pr préférer de nous le dire. Pour l'attention que nous lui avons accordée. Elle est c h a r m e n t e cette dame. Encore une fois, si ce programme vous a plu, faites-nous le savoir en nous téléphonant sur le 818-2025 ou sur l'internet www.radiodo.tk. u o u si vous voulez, durant toute la semaine, allez sur le site www.radiodo.tk. El Train de la Musica, le Train de la Musique.com. Nous laisserons le dernier mot à, à elle pour qu'elle nous le dise. Merci, elle nous dit. Bonsoir, bonne fin de semaine. Au micro, votre animateur Daniel Fouché qui se retire pour céder la place à Madame François qui va nous chanter pour terminer. Merci, trois fois merci. Bonsoir et bonne nuit. À dimanche prochain. Vivre, Pour tout cela, quoi qu'il puisse arriver, merci trois fois.